Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans Chronobio, dans une nouvelle émission de Chronobio. C'est la cinquième, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça fait au moment que j'utilise cet instant, car enfin, il est là, notre première invité euh, dans Chronobio, que vous avez peut-être déjà entendu sur Radio No Culture, dans l'émission euh, Non Essentielle notamment. Et voilà, c'est David Salut Salut Matine, ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien, j'ai une petite voix quand même, je te cache pas, je suis un peu fatigué. Je, je, je le sens. J'ai dû prendre froid. C'est ça, <rire> ça les tu écart... restais Les écarts de température là, ça ah, c'est fou. Euh, donc David Andars, tu es musicien. Ah, oui. Euh, sous le nom de Goliath. Voilà. Tu étais musicien sur le ou tu es toujours ce genre de Goliath Est-ce est qu'on peut avoir des infos Non, que, je prendre... suis, je, on va dire que je suis toujours, je suis toujours, je n'ai pas encore euh, publiquement mis un terme à, <rire> à ma carrière on va dire, en musicale, donc je suis on, toujours, on va dire, Goliath. Voilà. Euh, tu fais du théâtre aussi ouais je fais du théâtre, je suis comédien, mais j'écris aussi, j'écris de théâtre, je mets en scène et je, euh, je donne même des cours de théâtre, des oh. enfants, voilà. Où ça À Andaï. À Andaï voilà. Euh, Aujourd'hui, tu connais le principe de l'émission, on, on va retracer euh, le parcours d'un groupe et voir euh, vers où il se dirige, si ça a beaucoup changé ou pas euh, Et j'ai fait appel à toi parce que tu es un grand fan du groupe du jour, un très très grand fan Et oui, Béry je le suis depuis, la, la on va pas dire la première heure, mais euh, depuis pas très bien. très longtemps, euh, tous les albums, euh, pff, beaucoup beaucoup de concerts, euh, ouais comme je présente euh, je les présente régulièrement comme étant le certainement le plus grand groupe de toute l'histoire du Pays-Basque, en termes de notoriété en tout cas. Ça, euh, grand groupe, on va dire actuel, ouais, parce oui. qu'il y a quand même des, des groupes qui ont marqué leur histoire hein, au Pays-Basque. Mais, Pays mais à l'international, Bericharac, il y a quand même hum. peu de groupes basques qui ont une carrière aussi fructueuse à l'international que Beritchak, ouais Je pense je que c'est quand même les, les plus grands, ils ont quand même rempli beaucoup de grandes salles mmh. et un peu partout euh, même dans le monde donc euh, on peut dire c'est qu'ils ont une notoriété oui quand même internationale euh, très grande ouais. euh, donc Berit Charak est un groupe né en 94 c'était un quatuor à la base euh, qui a beaucoup changé mais ça on le verra en cours d'émission euh, donc créé en 94 euh, tu connais les noms de des groupes euh, qu'ils avaient avant et qui n'étaient le chanteur et le batteur étaient ensemble dans un groupe de ska exact, exact uh, ska, je je je capote ouais ouais, ouais. j'ai complètement, complètement oublié non mais c'est vrai il y a un clip qui traîne sur internet avec euh, le chanteur tout vous tourner oh qui joue avoir du santé je crois je je du santé ah, oui, oui. dans une <rire> maison <rire> un truc euh, pour exactement ouais. euh on on va s'intéresser à Bericharak donc quoi tu as euh, à savoir un chanteur guitariste un second guitariste une basse une batterie Mmh. Euh, bon c'est quand même une formation assez classique pour du rock même pour du métal parce qu'au début c'est quand même vachement du métal ouais, on peut dire que du métal, ouais. euh, ils sortent en 95-96 une première démo qu'on ne doit pas vous faire écouter parce que c'est des chansons qu'ils ont repris après et qui, euh, qui est quand même assez différente même de leur premier album je trouvais que mode à un souvenir c'est pendant que je ne l'ai pas écouté mais c'était quelque chose d'assez heavy metal ouais, y avait, il me bon semble qu'il y avait cru. beaucoup de piano parce que ben, le chanteur la à Gorka Obissou euh qui jouait du piano dans l'ancien dans son ancien groupe, mm -hmm. euh, mettaient beaucoup de piano il me semble dans cette démo, euh, donc là il y avait des sons un peu heavy, avec le piano guitar... Ouais, des chansons un peu plus un peu plus longues, un peu plus shoot agar quoi, ouais, en fait, d'être ouais. ouais, ouais. que... des réfluences... Qui... Ouais, wow, certainement, qui faut, euh... certainement. Euh, premier album de Bérit Jarac euh, en 97, euh, qui n'a pas de nom, qui s'appelle Bérit du coup, et euh, j'ai choisi la chanson Tortura Nonai, que je trouve représente assez bien l'album, euh, on va se l'écouter et puis après on en parle comme d'habitude de tortula non nice, je crois c'est la 5 ou 6ème piste de l'album. Ah, c'est ouais. ouais. parti on écoute ça l'année par Béry donc c'était sur leur premier album en 97. Oui. Euh, alors qu'est-ce qu'on prend déjà C'est quoi la base de Béry Tcharak C'est quoi la base de Béry C'est euh, une grande euh, rage je trouve moi dans, dans le premier album euh, mm -hmm. on voit toutes leur fougue de, de jeunes un peu révoltés là qui veulent faire euh, qui veulent faire du rock, qui veulent faire du métal. Euh, on voit bien les influences un peu shouta gar, un peu indie, ouais. un peu avec des gros riffs là où ou ça joue vite au médiator. Et euh, une double pédale très présente. Ouais, double aux, aux albums suivants. Ouais, exactement. Là vraiment moi je trouve que c'est vraiment toute la fougue là en gris on voit qu'ils sont restés euh, dans leur petite locale à Lécoumérie à la batailler à faire à vouloir vraiment faire mm -hmm. du métal et du rock, à tout vouloir casser et on voit qu'il y a surtout dans, dans cette chanson on voit bien qu'il y a une grosse partie musicale avec vraiment une partie euh, chant très peu présente du coup, ouais. on voit bien qu'ils veulent montrer qu'ils qu qu veulent envoyer du bois, qui qui qu veulent montrer qu'ils savent jouer de la, de la guitare et savent jouer de la, de la musique. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs cette cette chanson pour commencer, euh, parce que sur cet album je trouve que c'est un peu l'archétype euh, de la structure de, de leur morceaux, ça commence souvent avec euh, une longue partie instrumentale, sur celle-là elle faisait deux minutes, sur cinq, et après seulement il y a le voix qui commence, et, euh, et en fait c'est un enchaînement de riffs au début. Ouais et j'ai l'impression que dans beaucoup des chansons de cet album là, c'est c'est comme ça qu'ils commencent les chansons souvent. Ouais ouais, euh, carrément ils, ils on, on dirait qu'ils veulent montrer qui qui sont là, qui qui savent qui savent qui savent jouer de la guitare et ça fait des des, des parties vraiment très peu présentes mais avec euh, des messages on va dire très très ouais. clairs. Euh, ouais, cet album il, il montre vraiment que voilà, ils un peu des, un groupe un peu révolté à ouais. dire. <rire> Bericharac, veut dire euh, mauvaise nouvelle, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas bascophones. Euh, et voilà, et donc ils avaient été repérés, Bericharac, euh, dans un concours de ITB, donc Gastea. Euh, Gastea, oui, c'est une, une radio, radio ouais. ici, Gastea, et euh, qui donne depuis, je sais plus maintenant, je crois qu'ils ont fêté leurs 30 ans, je sais plus, leur dernier ou comme ça, et le premier, c'était e euh, comment il s'appelle cela qu'ils avaient gagné et euh, Achoukara qui avait gagné ah ouais. le, le premier prix donc c'était euh, des concours de maquettes en gros c'était mmh. des petits groupes qui qui ont envoyé leur maquette à la radio et après il faisait un petit classement et après les gens euh, votaient euh, pour pour élire le gagnant euh, d'ailleurs l'année d'avant je crois que c'était Pillet qui avait gagné et mmh. Pillet on en reparlera dans une autre émission quand ouais. on bio donc ouais. restez à l'écoute tu t'es du euh, tise je tise à fond <rire> Euh, donc voilà Britchirak premier album euh, avec des tempo assez rapide euh en chant en euh, chant presque crié. Alors ouais. C'est ces mélodies mais c'est très arrangé comme tu disais. Ouais. Euh, donc voilà donc on passe sur ça. Pour une base de Britchirak et ouais. Soche euh 2 ans après je crois 99 et Casten. Yes. Mmh et là donc les choses vont un peu changer je trouve euh, mais d'abord on va écouter puis on va se faire un avis, vous allez vous faire un avis et puis nous on va en parler après la chanson s'appelle aussi Kashtan et pour le coup il me semble que c'est euh, la chanson d'ouverture de l'album tu me contredis pas David exactement c'est ça, ouais, ça commence par euh, un petit riff de guitare donc Kashtan de Béry-Tcharak Bezala, eskatzen, goten, ikasten kastel erri bezala ki arena sala kamena skate sin ke te ya duta acueraten embora aprovechates ata ke ginteri kastel ikastel ahora engandikiburu beste kultureetatik eta ik kastel tira gane dekora ja gite toki sunetik Cachetaine, donc sur l'album du même nom, toujours de Bridge Track, on est en 99, euh, vous écoutez Chrono Bio, on est avec David Ondars et donc on a notre euh, second extrait euh, pour Bridge Track sur le second album, qu'est-ce qu'on en pense Très bon album, <rire> c'est vrai, euh, on peut remarquer déjà que les, les riffs sont un peu plus lents, ouais. on utilise moins la double pédale, ouais, les tempos sur, sont, euh, sont, sont, plus, sont plus lents et on voit qu'ils mettent euh, vraiment l'accent sur des riffs lents et lourds quoi. Euh, là on voit déjà dès l'intro euh, avec cette guitare là non non non non non ils ont son si je trouve beaucoup plus grand beaucoup plus dans les basses beaucoup plus beaucoup moins agressif ouais le premier album c'était je trouvais que le, le son bon après c'est le premier album j'imagine qu'ils ont enregistré un peu peut-être à la maison ou euh, avec moins de moyens peut-être que sur le second, mais le premier son un peu plus brouillon un peu plus mmh. euh, et là on trouve que je, moi, je trouve que le son est un peu plus net quoi Peu plus Popnette et il avait des riffs très très agressifs et un peu plus lent que, que dans le premier. Et c'est sur cette chanson et surtout l'album aussi euh, les, les riffs sont beaucoup plus lents et on laisse plus la place je trouve au chant. Voilà, mm -hmm. on voit que Gorka euh, qui est un fan de poésie voilà, je vais en parler un peu plus loin mais bon euh, mm -hmm. c'est lui qui écrit les paroles et et au dans le premier album, il y avait des vraiment paroles très euh, revendicatives avec un titre comme Tortula nonaille à torture mmh. euh, et partout. partout. Euh, là on va être sur plus des des champs un peu plus poétiques, un peu plus on va dire un truc philosophique. On peut dire ça mais euh, ouais, on est un peu plus dans l'image quoi. Le, le même les des, le format des format des chansons est beaucoup plus euh, radiodiffusable dans le sens où elles sont plus courtes. Ouais. Euh, là pour le coup, c'est euh, couplet et refrain. Ouais. Euh, sur beaucoup de chansons et euh on a l'impression qu'ils sont, qu sont déjà, s'agit dès le deuxième album. Ouais, ouais et puis qu'ils ont pris euh, même un peu un peu, peu d'expérience je trouve que c'est peu plus pro c' euh, ouais on, déjà ils sortent déjà de ces deux c' de un peu carcan de recoupler refrain un couplet refrain le pont on voit que c'est des chansons euh, euh, pensées sur des riffs plus que sur une mélodie et euh, Voilà, je sais plus ce que je veux dire mais il <rire> y a ce truc aussi qu'on on ne passe d'une influence de shoot Stuttgart et une influence qui sera un peu plus américaine, genre plus hardcore, plus, plus néo métal Ouais, peut-être qu que là il, euh, sur cet album déjà il il, il montre un peu leur pattes, je trouve hein, que dans le premier peut-être qu'ils étaient peut-être influencés par d'autres mais là, je trouve qu'ils quand même, il, il se dévient un peu vers euh, vers le son qui est Berichara quoi. D'accord. Ah, moi je trouve que, que c'est un peu une exception dans le Dans, dans, le, dans les premiers quatre albums okay. sont pour moi une espèce de, de phase avant de passer ah, le reste ouais. euh, je trouve que c'est un peu une exception je trouve dans l'album suivant on va, on va le voir mais mm. il revient peut-être un peu quelque chose de plus agressif justement je trouve ok peut-être ouais peut-être mais euh e euh, en tout cas dans la construction des, des, des chansons je trouve que c'est un peu la patte de de Berry Chirac là qu'on voit mmh. enfin surtout sur les premiers albums parce que forcément on va voir que dans les prochains ouais. albums il y aura peut-être euh, aura des changements c'est changement c'est <rire> radical peut-être mais euh, mais il y a, je trouve qu'il y a un sens Berri Chirac déjà là hein, euh, qui est pas commun on va dire euh, dans le paysage euh, on va dire euh, dans la musique euh, bascophone ça c'est cette à cette période-là. Ouais. C'est vrai que c'était plus euh, Bella Tsen, par exemple, qui, qui était encore très heavy metal, puis l'été qui commençait, qui, qui était plus futuriste, avec des, euh, des synthés, enfin avec un DJ qui avait des vrais sons mmh. électro. Mmh. Euh, C'est vrai que cet album-là de, de, de, de Berry Chak sort, sort un peu du lot à une époque où il y a beaucoup de punk, où il n'y a pas... Il y a beaucoup de métal, mais pas aussi poussé, pas aussi réfléchi. C'est souvent plus de la copie basque qu'autre chose, alors que là, pour le coup, il y a vraiment une patte. Ouais, ouais, et si on peut les comparer entre guillemets à Choutagar, qui était un peu, on va dire, au même niveau à cette période-là, où il y avait peut-être aussi Hachéchoukara, on voit que les paroles sont plus poétiques, et les chants ont peut-être plus travaillé, moins dans les aigus, comme on peut avoir un Choutagar. Et, euh, et on sent que bah, euh, Gorka Urbissou, le, le chanteur, bah, prend un peu plus euh, d'assurance sur cet album-là. Et puis ce petit pont euh, râpé Ouais, carrément C'est <rire> <Kashten. rire> complètement néo-métal, ça Ouais, ça c'est euh, très rigolo, <rire> c'est vrai. Ce petit rap-là, en plein... ce petit rap. En plein... enfin, rap. <rire> euh, Donc, bridge ça c'était Cachetain sur le deuxième album, on passe... Deux ans après, à Esquak ou Kabilak, ah ouais, Les ans. mains, les poings, ouais. euh, littéralement, et j'ai quelle chansons j'ai choisi à ton avis Oyu, Oyu évidemment, qui est euh, peut-être la chanson la plus connue de, de Beritch Rack, de cette époque-là en tout cas. Ouais, je pense que c'est celle-là euh, qui l'a fait euh, de, exploser. Quoi. Ouais, de notre génération à ouais. nous, c'est Oyu, peut-être ouais. que les plus jeunes auront peut-être euh, d'autres chansons qu'on écoutera plus tard, mais c'est celle-là que, euh, que tout le monde connaît, que tout le monde attend, mmh. en fin de concert. Et, euh, et qui justement me fait dire que sont revenus peut-être un truc plus ouais, agressif c'est euh, vrai qu'en faisant un peu le parcours là, tu te dis que le premier album c'est euh, très agressif, deuxième avait des, des riffs un peu plus lars et là ils reviennent un troisième album avec un truc un peu costaud mais aussi avec des chansons dans l'album aussi euh, comme Echqua qui est très calme. Euh, oui. On voit que ça que ça les titi un peu aussi la un peu les euh, guitares voix ou les choses un peu plus calmes. Mmh. Euh, euh, 2001, on est sur je crois Ukavilaque, on s'écoute Oyou. Salbatuko ulertezin zaien oinazetik, libertade ez atik. On est toujours avec Beritcherak, on est toujours dans Chrono Bio et on écoutait la chanson oh you. Oh you, donc de Beritcherak sur le troisième album sorti en 2001. Alors effectivement, ça euh, là pour le coup ça revient quand même euh, sur le sur le style du premier album qui est quand même vachement plus euh, bastant, mais c'est vrai que c'est peut-être une exception dans l'album. Peut-être, si mais... Pas, euh... Je ne sais même pas ton euh... impression en vrai. Euh, quand même, on a le... On a, on a je trouve que c'est un peu le son du premier album mais avec beaucoup plus de chant de chant quoi beaucoup plus on va dire mélodieux que ouais surtout sur les refrains là on voit que ils euh, ils il quand même enfin, sur cet album ils mis un peu plus sur les refrains on voit que la, la structure couplet refrain couplet pont refrain là ça se met en place sur sur ces albums je trouve mmh. plus que dans les deux premiers et on a vraiment là vraiment un refrain qui qui revient. Après okay. là c'est un hymne quoi, tout le monde chante ça au yougue tout le monde connaît ces paroles, ouais, ces ouais. paroles-là, c'est facile, c'est c'est un truc on a envie de tout casser quand on y est, c'est ouais, ouais. rassuré. Euh ce rig l'album du coup est Euh, et moi je dirais dans la droite ligne de ce qui se faisait à l'époque savoir euh, du, du néo métal à la, euh une espèce de marge entre le hardcore et Kim Park euh, tous ces trucs là quoi. Ouais. Euh, c'est-à-dire que c'est ça reste du métal mais c'est quand même assez accessible avec des refrains assez accessibles. Euh ça donne envie de bouger sans que ce soit particulièrement euh, c'est pas du black metal quoi, c'est pas noir, c'est euh, c'est énervé mais c'est pas satanique. Et, euh, et donc je trouve que là pour le coup c'est je crois que pour beaucoup c'est le meilleur album de de Beritcharak, de cette de là en tout cas. Ouais, on va se calmer. Mais... <rire> il y a débat, pour, il a pour débat. beaucoup, j'ai dit beaucoup. Il y a débat. Euh, j'ai dit pour beaucoup. Moi, c'est peut-être un de mes préférés serait quoi Et c'écoute très facilement quoi. C'est une très une, une porte d'entrée facile dans dans Beritcharak, je trouve. Mmh, ouais, euh, ouais parce que mais moi je trouve que déjà voilà les refrains les les refrains euh viennent Euh, les parties très chantées aussi, du coup c'est assez accessible, mmh. les Woho, les ah, etc., là, il A, etc. Il en fait pas mal sur cet album, euh, donc ça permet de chanter aussi avec lui. Et euh, qu'est-ce que je veux dire oui, voilà C'est des, des vrais refrains, je trouve, que, euh, qui, qui nous sont proposés là, sur, ouais. sur cet album. Et aussi je voulais parler aussi de l'album euh, physique, euh, euh, je trouve très graphique, avec euh, Eshkouak ou Kabilak. Et avec ouais. euh, sur l'album euh, après sur une facette on voit la main, euh, main avec des, les main, cinq doigts ouais, une main dessinée, dessinée, le, dessinée voilà c'est ouais, euh, c'est ça très grossier quoi, une main, comme les euh, euh, euh, ça fait penser au dessin des des décors euh dans la ouais. série Rick quand, quand, ouais, ouais, quand on ça. met le corps ouais, si ouais. la créer si ah, voilà, blanche là très épaisse voilà. avec les doigts en bout, en bout euh, carré rectangulaire et de l'autre côté du coup avec le point dessiné et euh, je trouve qu'il y a un peu de ça dans cet album, un peu le côté peut-être douceur avec cette mer là, mmh. et puis euh, on retourne et en fait, bon, le point le point là quoi euh, je trouve que c'est une belle métaphore une belle, une belle image en tout cas de, de l'album qui est proposé avec des mélodies, avec de, de, des refrains, etc très chantés, mais euh, on garde quand même le point on garde la révolte et, et euh, c'est vrai ouais. que quand on fait la rétrospective, on voit là ils commencent à voir aussi leur leur partir, peut-être pas sur peut pas sur Uyo, mais sur le reste de l'album Euh, ces petits accords de, de guitare un peu assez mélodiques mmh. avec un petit chant comme tu disais juste guitare, juste guitare voix qui reviendra beaucoup par la suite quelques albums après euh, c'est vrai que sur le coup on ne le savait pas mais en fait c'est le Bericha qui va venir après 5-6 5, 5 6 ans après quoi finalement non si une ne me suis pas Oui, oui et je voudrais ajouter aussi ces, ces, ces cassures là on là c'était très net là sur cette, sur cette chanson mais oui. euh, la chanson s'arrête on part sur euh, soit un petit riff de guitare et oui. hein, qui, qui fait monter et ça je trouve que c'est la patte de Berricchak et jusqu'à la fin ils vont euh, user réuser de de ça alors je sais pas s'ils ont vu que ça marchait du coup ils ont... mais je trouve qu'il y a, ça revient beaucoup beaucoup dans les dans les chansons de Berricchak cette cassure euh, on va dire aux au deux tiers de de la de la, oui. de la chanson On fait monter un petit truc et ben on repart sur des refrains. Sur des... Pour le coup, ça c'est un truc emprunté euh, au néo-métal, voir ouais. euh, et que le néo-métal a emprunté même à, à la pop et au, à techno qui fait justement remonte ce truc, qui n'existait pas dans le heavy metal euh, classique ou très peu. Et c'est pour ça que jusque-là, le premier album, on n'a pas eu tout ce genre de truc. Ouais. Euh, là, c'est vraiment... c'est euh, On oublie un peu le, le, le la musique pure et puis on, pe on pense à des effets. Euh, Tiens, est-ce que ça a marché sur scène quoi ouais peut-être. Peut-être que là, du coup... Euh ça prend une virée on va dire entre guillemets ou là j'aime pas ce mot mais commercial mais, euh, <rire> je déteste ce mot mais euh, mais peut-être que c'est pensé pour euh, après ça fait ça fait des, des, des beaux morceaux ça fait, oui, euh, oui, ça fait. Euh, alors est-ce que c'est est prévu est-ce que c'est réfléchi est-ce que c'est pour euh, pour la scène je sais pas mais en tout cas en tout cas ça marche et euh, on va le voir dans les prochains albums que ça que ça sera c'est enfin, récurrent en tout cas moi Qui, qui est écouté beaucoup, beaucoup écouté de Beriticrac je on le sens souvenir souvent cette cette cassure là bam ou deux tiers un petit crescendo puis ça repart à... et puis là du coup ils confirment leur euh, leur format trois minutes qu'on avait pas du tout au premier album qui était des longues chansons de 7 oui, ouais. minutes là ouais. euh, là pour le coup c'est euh, de entre deux et demi et 4 minutes euh, pour les plus longues ouais, ouais, Alors, ouais, du coup ouais. c'est vraiment des, des formats très euh, bah, très radio quoi ouais ouais carrément très, très, parce que la radio pour ceux qui ne savent pas mais les, les grandes radios commerciales etc ils euh, n'ont pas trop les chansons longues parce que ceux qui n'aiment pas cette chanson là ils vont se barrer ouais, ouais. et euh, donc ils aiment une chanson courte c'est pour ça que d'habitude c'est entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30 grand max à la radio ouais ouais Et pour le coup-là, ils ont diminué quand même, ils ont passe de chansons de 5-6 minutes à, à 3 minutes quoi. Ouais, ouais. et puis on voit même euh, des chansons comme Bicycle, c'est euh, des chansons euh, euh, un peu râpées mais avec toujours le toujours le même toujours un refrain qui revient. Mm. Et euh, je voudrais ajouter aussi le euh, la chanson Eichquack qui est une chanson en guitare voix qui va être reprise beaucoup dans les concerts et cetera donc Là on voit que euh, ben je qu'il y a une intro en fait. Ouais, qu'il intro ouais. ouais. qui Et je crois la première partie de Choco Kabila, qui ah, de ouais. Kabila, c'est le dernier morceau de ouais. ah, ouais. qui, qui finit l'album ouais. ouais. fait qui fait un tout, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque ça aussi. Euh, J'écoutais la dernière fois euh, Hypnotize Mesmerize de Sister ah, ouais. Golden. Et oui, oui. Oui, ils utilisent exactement le même procédé ouais, la ouais, première idée ouais. chanson qui ouais. sont en fait une seule ouais. une seule deux parties d'une seule chanson finalement moi j'adorais ces albums là où ça où, où ils racontaient un peu une histoire même mmh. dans l'album quoi. Alors la suite des ch des chansons était une sorte était très logique, c'était très réfléchi. Et euh, c'est vrai que tu parles de système, c'était euh, ils avaient fait un double album Hypnotize, Memorize mmh. là, où, où il y avait vraiment une continuité même les deux albums se on pouvait les rentrer ouais, dedans, ça faisait un espèce de big album. C'était génial. <rire> <rire> non, mais elle euh... est ça moi je rappelle, pas tout hein. ça. <rire> Mais euh, du coup, Echoua Kokabilak est euh, très intelligemment fait avec voilà cette, les deux parties de l'album voilà, pouvoir le truc et la première et dernière chanson aussi, on va jusqu'à jusqu'à intégrer ça dans l'album. Euh, un album à écouter avec différents styles du coup, il euh, y même on pourrait même dire du rap sur Bistilon, voilà ici assez assez métal, un peu plus calme avec Echoua, il euh, y a beaucoup de euh, ils explorent toujours un peu ouais, des styles un simple. peu on voit que que ça les titi quoi le métal et titi mais aussi la chanson un peu plus calme. Et, euh... et voilà. C'est vrai que c'est ça qui on sent qu'ils refusent de s'enfermer dans le métal et qu'ils vont commencer à explorer autre chose et on verra dans la suite de, de, de l'émission que effectivement ils vont beaucoup explorer par la suite là euh... là ils tâtonnent encore un peu. Ouais ouais, on ils voit. Ils tâtonnent on... mais au moins ils essaient. Ouais ouais, ils essayent. Euh, musicalement aussi ils essaient euh, des riff ils essayent de la double pédale euh, ici là on y a une grosse partie avec que de la basse batterie euh, donc ça t'attorne mais euh, on sent bien que le, le chant aussi prend de plus en plus euh, euh, par à, à la musique il s'impose de plus en plus voilà les refrains qui viennent on voit des parties bien chantées mmh et euh, oui comme tu dis au début c'est vraiment la marque euh, un peu du métal à l'époque où je faisais des, euh, des couplets très un peu agressifs et après quand mmh. on allait sur le refrain bam ça lâchait les guitares et euh, <rire> tout le monde chantait comme, comme un coeur quoi donc euh, ouais Bergerac qui reste euh, très très régulier euh, un album tous les deux ans et continue donc pour le quatrième album qui s'appelle Libéré qui sort deux ans après donc en 2003 mmh. Libéré avec donc il veut dire libre euh, avec euh, une petite marque trademark marque déposée Est-ce que tu te souviens ouais. qu'il y avait ça Exact, maintenant que tu me dis ça, oui. Et euh, ah ouais. moi, je jamais fait un fait gaffe jusqu'à ce que j'aille sur Wikipédia, etc. et que je vois que il, il rajoute le trademark sur le nom de l'album et, et j'avais pas... que euh, maintenant que j'ai capté que que c'était euh, libre, euh, marque déposée. Euh, sur cet album, on va écouter évidemment... David. Ouh là, euh, il y en a tellement des tubes cet album et, ouais. Denak Estoubalio peut-être Denak Estoubalio évidemment euh, vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant peut-être et si vous avez compris on va vous l'expliquer après en tout cas on écoute Denak Estoubalio en 2003 toujours Berit Ka tiki kanpo Dénac, Esdou, Balio sur l'album livré donc quatrième album du groupe, sorti en 2003. Oui, c'est ça, 2003. Avec, vous l'avez entendu, un featuring Euh, que pendant longtemps <rire> j'ai cru que c'était le chanteur au système of a bah oui ah je ouais. trouvais trou, trou, il avait il avait sa voix ah et il ouais. faut dire je ne connaissais pas non euh, donc euh, ce chanteur qui est attention Tim McWolf oh, qui est un prononçable euh, MC pour le Mac I-2-L-R-A-T-H waouh voilà euh, donc chanteur de Rise Against qui est un groupe de euh, punk rock plutôt euh, plutôt rapide assez beau très engagé etc mm. euh Donc quand même, euh, chanteur d'un groupe assez... Euh, d'un gros groupe, quoi. C'était ouais, très euh... étonnant d'entendre là, avec Beritchak, petit groupe de Pibasque, euh, que l'on pensait être les seuls à connaître. Oui, oui, oui, Rise Against, euh, qui est très connu déjà à l'époque, je sais pas, t'as dit 2003 l'album 2003 l'album, oui. Et euh, il me semble qu'ils avaient fait une tournée aussi avec Rise Against, alors je sais plus si c'est pour cet album ou celui d'avant, mais... Euh grosse euh, amitié entre le chanteur d'Angor Korobisu de Berry mm -hmm. et, et le chanteur de Rise Against et euh, ce qui a permis de faire ce duo euh, sublime le tube de Berry Chirac on peut le dire euh. qui est, pour, pour toi c'est celui-là le tube bah, pour moi euh, oui je pense que c est, c est, ah, en fait je dis entre celui-là et Oyo <rire> Oyo euh, on l'attend vraiment toujours en, ouais. un concert euh. surtout que dans les concerts ils avaient l'habitude de faire monter quelqu'un du public pour chanter la version en anglais oui c'est vrai Du coup tout le monde un peu se mettait devant pour pouvoir chanter, <rire> je n'ai jamais pu pour mais euh, chanter mais... Ça viendra un <rire> jour David, toi tu seras invité réellement, nominément. C'est trop tard. Trop tard. Euh, donc cet album, alors moi je te cache pas que quand je l'ai écouté la première fois il y a donc euh, 20 ans, pas droit Oui, oui, ouais, ouais, 2003. <rire> Et bien j'avais été assez déçu. Ah ouais. Ouais, euh, je trouvais qu'il y avait très bande de très bonnes chansons comme comme celle-là et d'autres que vraiment je comprenais pas que je trouvais très faible. il euh, y avait une qui s'appelait euh, quand c'était les cages dorées euh... Ah, j'ai oublié non, j'ai oublié non, c'était une dernière chansons de l'album et j'ai trouvé très faible euh, la chanson, je trouve que elle a pas de groove, et elle est ah ouais. pas top tout ça. Et du coup, je suis resté un peu sur ce Sur ce truc-là pendant 20 ans, je pense. Ah ouais, donc pour toi, Libéré, c'est pas, ah, pas l'album c'est de... Pour moi, c'était le début de la fin, à ce moment-là. Ah ouais Ouais. Alors moi j'ai moi contrairement à toi, c'est marrant, marrant j'ai découvert Berrichtrek grâce à cet album. Ah voilà, c'est que j'ai ad, adoré euh, voilà, j'avais j'étais très jeune. Donc euh, c'était un son que je connaissais pas du tout et je savais pas qu'on pouvait faire ça au Pays Basque. Moi j'étais habitué à <rire> écouter du Kens, j'avais une culture terrible, pas terrible, pas ouais. terrible. Voilà. Et euh, j'ai découvert Berrichtrek grâce à cet, à cet album et je pense que c'est j'ai aimé ce style là de euh, un peu énervé mais avec des refrains euh, voilà que l'album Libré je pense que c'est quasiment que des tubes cette chanson et, et on le voit dans les dans les concerts quand ils ont fait des concerts pour les 20 ans et cetera mm -hmm. euh je vais pas dire qu'ils reprenait tout l'album mais il euh, y a beaucoup de chansons qui reprenaient euh, de Libré quoi. pour moi c'est euh, la suite logique de Chuck Cabillac mais en moins bien. Voilà, j'ose le dire. Ouh là là. J'ose le dire, tu monsieur. On là. <rire> je sais pas, il y, y a quelques chansons, je pense... Euh, en, fait, en fait, je pense que je t'ai... Pas énervé, mais je crois que Kabila, c'était un album que j'écoutais de A à Z. Euh, et, y avait, et je trouve qu'il y avait rien de vraiment en dessous du reste. Okay. Et là, il faisait' qu'il y ait deux chansons en plein milieu pour me casser le, la dynamique du truc. Mm -hmm. et, et je pense c'est pour ça que je l'ai un peu moins... Euh, un peu alors, moins apprécié, alors, moi, je comprends ton, ton point de vue mais euh, et je trouve aussi que les chansons sont plus lisses on va dire, plus elles se ressemblent je trouve un peu toutes mmh. quand on écoute l'album que par exemple OYO You je crois que pardon où il y a vraiment des chansons qui qui trinquent je trouve qu'il y a il y a du, du, Chaque chanson a vraiment un riff bien différent, mmh. bien mmh. à lui, au niveau tempo, etc. Euh, peut-être que pour Libré, toutes les chansons se ressemblent peut-être un peu sur, sur les, la, mmh. la base du riff, sur le sur la, la batterie, sur le tempo, etc. Peut-être qu'il est un peu moins, euh, entre guillemets, foufou, peut-être, que <rire> que Kashtane, etc. C'est peut-être ça, après, ouais, moi, j'avais du coup, j'avais l'étude, je crois, j'avais euh, le premier album que j'ai vraiment découvert. Alors la sortie c'était Je Coquilac, les deux les premiers j'ai commencé déjà. Mm. Euh, donc là, la la première sortie que j'ai suivi c'était Je Coquilac. Et donc tu arrives avec un album qui est quand vraiment bien foutu. Ouais. Euh d'ailleurs Libré, j'avoue qu'il il m'a un petit peu refroidi. OK. Je trouve un peu plus okay. un peu plus terne. Peut-être musique. Après euh, au niveau des, euh, des paroles là, il y a su super chansons qui restent euh, qui restent des des classiques mm. quand même. Là, on voit euh, l'empreinte un peu poétique de, de Gorka qui, qui s'impose de plus en plus. Ouais. quoi et euh, pour, cette, pour cet album, euh, je trouve que les, les, toutes les chansons euh, ont des, vraiment des belles paroles. quoi euh, Très philosophiques, très poétique euh, des naquettes tout balio aussi. Euh. C'est vrai qu'il y ça aussi, tu disais que Gorka s'imposait en plus. Donc Gorka, chanteur, guitariste, euh, je trouve que ça, ça se ressentait peut-être dans la musique dans le sens où il y a moins de riffs c'est plus des, des gros accords et des, des, des ambiances euh, rock métal que vraiment des gros riffs qui tabassent et c'est peut-être peut-être ça aussi qui Ouais, peut-être que qu c'est moins tranchant. Ce hein, ouais, c'est peut-être moins tranchant que que dans les autres albums. Peut-être tu as raison. Mais euh, duo euh, inattendu là on, ah, on très, arrive très euh, sur euh, sur Libra avec le chanteur de Rise Again quand même donc euh, euh, ouais, il a euh, il vaut le coup quand même ça le <rire> je le défends je le <rire> tu, tu as raison c'est simplement un moment simple à vie à moi euh, pour tout ce qui est cela dit un peu, un peu plus objectif euh, pour moi ça reste dans la lignée des chouacs c'est à dire des chansons euh, pareil assez courtes assez percutantes avec des refrains euh, faciles à chanter mm. euh, toujours très radio diffusables euh Voilà. Qu'est-ce qu que tu qu en penses Qu'est-ce qu'on en dit euh, d'un point, euh, euh, point de vue évolution euh, de Bridge Qu'est-ce qu'il apporte à l'homme D'un point de vue évolution, comparé au premier, on va dire que c'est un peu plus mélodique. C'est peut-être là où ça va peut-être froisser un peu les, les... les, les, <rire> les animateurs, les puristes. Un peu plus mélodique, je trouve que même, les chiffs sont, sont assez corrects, on va dire. Mmh. Euh, peut-être un peu plus lisses, c'est vrai que les autres albums où il y avait même des parties euh, je sais, euh, circo, je sais plus dans quel album il est mais c'est vraiment il fait que gueuler sur les chansons, et il rive très très, très très très vite, très rapide à la batterie. On a vraiment un peu comme ça dans Ikechten et Schuak. Il y a un peu des, des chansons un peu qui sortent du lot parce qu'ils sont euh, parce que rythmigment ça n'a mmh. rien à voir, tu vois, qui fait que, que crier sur la chanson, l'autre chanson ouais. elle, elle est beaucoup plus calme. Là, on va dire que c'est un album un peu plus je trouve un peu plus lisse quoi. Mmh. Et euh, peut-être un peu plus tout public et du coup Si on oui, alors on ça. on commence on commence à, à basculer tranquillement du metal rock. On peut dire ça ouais. On peut dire ça déjà là, je, ils avaient une euh, ils c'était même c'était un peu punk aussi sur les premiers albums là. On va on va dire que c'est plus du rock alternatif. Je me rappelle ouais. que j'avais cherché un peu la définition, je trouve que ça euh, il se définissait je crois en tant que rock alternatif. Ouais, c'était possible. Donc euh, et c'est euh, Rise Against, c'est un peu ça aussi Rise Against aussi sur si l'écoute. Rise Again euh, ouais, c'est du... punk, punk, punk euh, alors, voilà. Hein. Ouais. Avec ouais. des rythmiques assez rapides, tout ça. Ouais. Euh, donc voilà, on en 2003. Et David, ça fait déjà 46 minutes qu'on est ensemble. Et on oh a Dieu. fait que la moitié oh, de, de, des albums de, de Beritcherak. Et vu qu'on a on a moins d'une heure d'antenne, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais dans le prochain épisode, on va continuer à parler de Beritcherak et on va arriver à la, à la grosse cassure. <rire> on va on va, on va, on va un peu. <rire> on va baptiser fois son prochaine. Euh, grosse cassure qui parviendra qui arrivera deux ans après donc toujours très régulier Beritera avec crayon Chica Elder on, on en parlera euh, la semaine prochaine dans la ouais. prochaine émission. C'est fou quand même tous les deux ans tous, tous les 2 ans. ans 97 quand voilà. 2001, voilà. 2003 et 2005 pour le, le prochain album qu'on ouais. verra. Euh, mais en attendant, voilà ce qu'on peut faire un petit un petit résumé peut-être le qui commence euh, commence assez métal presque givé métal et ouais. qui va doucement avec un deuxième album euh, avec des rythmiques plus lents et qui va doucement aller du métal vers le vers le rock alternatif ouais avec, un, avec euh, un chanteur qui s'impose de plus en plus au, au chant on ouais. voit aussi dans les paroles euh, un peu les paroles un peu plus poétiques on voit que au début c'était très cru ouais. euh, du coup je pense qu'aux s'il qu y a déjà en qui qui aimait un peu ce côté cru c'est vrai qu'avant euh, Euh, du style Choutaga, etc. C'était des ch chansons quand même avec beaucoup de messages revendificatifs, ouais. très clairs, quoi. Et euh, là, on, là, ils prennent vraiment un virage un peu plus poétique et, euh, et des mélodies aussi qui, qui viennent, avec des refrains qui rentrent dans la tête. Mmh. Un, un groupe plus accessible, en général Ah ouais, alors accessible euh, je sais pas si c'est péjoratif ou euh, comment on peut le dire mais, <rire> je, je, je euh, ne sais pas c'est euh, plus, plus, faci plus facile à écouter pour euh, ouais, peut-être peut-être ouais. ouais, ouais. euh, ben on va s'arrêter là pour euh, oh. aujourd'hui mais la semaine prochaine on va continuer et il nous reste 5 albums à écouter okay. David je te dis à semaine prochaine à la semaine prochaine